بسم الله الله الرحمن الرحيم طيب ما حكم <تصفيق> الى غير الله. نعم ச وما حكم من أن من يعتقد الله قال هذا مثلا بفضل فلان أو فلان أو فلان <كتشفين> <كتشفين> <صفيق> لو من الله لكن يقول هذا بفرسولان وكذا وكذا كذا. ما هو كفر, كفر. احتكادوا صواب لكن ما تعدابا الادب المكلوب مع الله عز و جل انسان ce n'est pas de كفر تفérصا طيب on va tourner au باب précédent அர்த்த வீசி <t 'in> fab Allah a zawajim bab awla fa Allah iladhi yitribu illa diz nou attribut parfait et nou parfait et à, de chaque nom on a des yeux une attribut et pas le contraire même a sifate awsa' min bab al-asma si tu as un nom ce nom il chez dans tribut obligatoirement et tu as des attributs qui sont venus qu'on n'a pas forcément tiré de nom voyez au cas aller qu'asmulahu azawjal n'estt معلوم لدينا بعدد معين ce n'est pas connu un nombre défini pour au cas de nom le hadith inna lillahi qui s'atteste isman ce hadith là ne peut pas dire qu'Allah a 94 90 ans en ce moment il a dit il y en a 99 celui qui le connaît qui les retient ا توجدنا اذا قال دي هناك 99 نو طيب يقول باب قل لله تعالى يعلفن نعمت الله ثم ينكرونها اصل باب من جهذ شيئا من الاسماء والصفات سلوكي ووني لك كشوز دي نو دي اتريبو قَلُوا اللَّهُ تَعَلَىٰ كَذَلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيُمْمَةٍ كَدَخَلَتْ مِنُ قَبْلِهَا وَمَّمُمُّ إِلْتَتْلُوَ عَلِيمُ الَّذِيَا وَحِيِّنَا إِلَيْكِ وَهُمْ إِخْفَرُوا نَبِيرُ رَحْمَنِ قُلُوا رَبِّي لَا إِلَهِ اللَّهُ عَلَيْتَ وَكَلْتُو وَإِلَيْهِ مَتَابُ De la sorte, nous t'avons envoyé Et alors que eux me croient au Rahman, dit il est mon Seigneur. Nulle divinité en dehors de lui digne d'être adorée et c'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que est mon repentir. Donc ça c'est un point important et que nous étudierons par la suite inshallah dans d'autres coutons sur la aqida des détails et ainsi de là. وقالوا هم يكفرون برحمان تو رفضت دي نون د الله وذات attributes ولهز اتربرت اي اخر cela tu me un beb de garment cela va du koufr ala bidah cela va du koufr ala bidah bi hasbi ah al qawl ça dépend de ce que la personne elle a dit car ça vient de mentir Allah il dit mentir son messager il y a quoi le fichage de la kalimate il y a une âme il y a une corde de la vie ou dans les communautés la âme c'est une époque ou alors un groupe de gens quand il y a des kharats il y a des kharats il y a des courants ou des communautés ils ont des gens qui ont précédé auparavant les tatluas <Snehua> هيلي تقرا اوكتوري سيت يخرون برحمان اي يجهدون il refuse ar rahman la noor rahman ism min asma' illah khassa bihi wa ma'na hu katheer ar rahma li'ibadihi wa min rahmati arsal rusul aw rusul wa nzal al kutub fa rahman sabab an yudalla zalal illi sont propres a lui c'est la denon qui sont moch talika on trouve chez allah chez le createur chez la creature d'accord Il y a des noms qui sont propres que seul Lui peut être nommé avec, comme Ar-Rahman par exemple. Donc celui qui possède la mise à l'écorce immense possède sa huit heure et parmi cette rahma qu'il a envoyé le messager et qui défend des livres. Al-Sharh Al-Jamali, "Yubiruna Allahu subhanahu wa ta'ala fi hadi al-ayat ay annahu qad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila hadi al-umma li yukhrijaha min al-dhulumat ila an-nur." كما أرسلنا إلى الأمم التي قبلها ونطيب ورسولي سي الله عز وجل أنفه كي لا أنvoie أث community a messager pour les sortir des ténèbres vers la lumière tout comme il a envoyé des messagers aux communautés précédentes وننا على رسوله أن يبلغ ما أوحي إليه من رسالة حتى وإن جهد الكفار ما جاء به فنافوا أسماء الله وصفاته ونعلي أن يستمر في إعلان التوحيد متعمدا على الله que جميع أموره راجعا الى ربه في كل ما يهمه et donc il revient au messager de retranscrire ce qui lui était révélé même si les koufar venaient le refuser et lui, il à rejeter lui doit prononcer qu'Allah azza wajalla tu ne veux pas corriger ce nom aussi sifa donc lui il doit continuer à proclamer le tawhid donc là parmi les problèmes des koufar qui le rejettent de nom d'Allah et de ses sifat. Beaucoup. Beaucoup. Ou qu'il y ait avant des de attributs qui ne sont pas les siens. Des sifat, des naqs, des défauts. Ah, des défauts. Dans l'Anjil, dans, dans la Bible qu'on a actuellement, la Torah s'est remplie de mensonges sur Allah. Des attributs qui ne sont pas les siens, ou des attributs qui sont les siens qui ont été retirés. الفوائد انكار شيء من اسماء الله وصفاته كفر دونك رنيين شوز عمل لنون الله ذاتتريبسون دي لاميكروانس ثالثا او ثانيا اثبات اسم من اسماء الله تعالى وارحمان متضمنه صفه الرحمه اللائقه بجلاله ثالثا كي بعمل لنون الله الى الرحمن كي سونو ان فوم لا تريبي دو الرحمه اقصد لكم بها الله ثالثا وجوب التوكل على الله بدون سواه رابعا وجوب التوبه الى الله دون من سواه خامسا بيان ان كل من التوكل والتوبه من انواع العباده اصبر يا سي ان ديك فالتوبه التوكل صنفا العباده كما يديستمان علي توكلت ولي متاب سولي كجضعس با كونفيانس سي علي كجم ربا مناسبه الايه الباب قلت وحد حيث دلاله الايه ولا انا انكار شيء من اسماء الله وصفاته كفر ذلك كفر وذلك ينافي التوحيد الاسماء والصفات النسفير سيان ديك رنيه ان شوز عمل لي نون د الله اساتريس لو دام الكرانس ترسل يفوز التوحيد الاسماء والصفات التوحيد امنايت جيد ثلاث صوره اولوهيه ربوبيه وصفات كما يقول وفي الصحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعلمون اتريد ان يكذب الله او يكذب الله رسوله الذي يتكلموا جوغ طاسكي كومبرين voulez vous qu'il dise dé... que allah il s'agit de mentir donc les gens doivent leur parler de façon compréhensible ne pas venir avec des choses qui les choquerait au point qu'ils viendraient à les rejeter. « Adhamin, hikmat, da'wah. » Ça va parler aux gens. Tu parles aux gens de façon claire. Tu ne vas pas parler à un talib comme tu parles à un ami. Tu ne vas pas parler forcément à un kafir comme tu parles à un muslim. Qui ça D'accord Tout comme tu ne vas pas parler à un enfant comme tu vas parler à un adulte. « Koulushifi moudiri » וכזאת, כמו תבוא, מה רליגיון, לסיימא في باب, לסיים الصفات, انتبه لما تقول للناس, فاكتبان, تبا, تبا, يأخوروا في الشاحن الجمالي, يأمروا الخليفة الرابع, علي بن بي طالب, الرادير عنه, أل العلم بأن يرشدوا الناس, يحدثوهم, بما تدركوا عقولهم, وتصيروا إليهم أفهمهم, ولا يدخلوا معهم, فيما يتيقوه, moytieee au اثناء اذهانهم ومن ذلك التفاصيل في اسماء الله وصفاته donc là عادي عادي عادي حاجي كون جو دو سونس de parler aux gens de la façon qu'ils comprennent que leur raison puisse concevoir et que ils puissent assimiler de ne pas entrer avec eux parce qu'ils ne comprendraient pas comme par exemple dans tout ce qui est détails dans les noms et attributs D'accord. Il y a des choses que les gens ne peuvent comprendre. De savoir qui tu parles. Néanmoins, cela يؤدي إلى إنكارهم شيئا من كتاب الله وصد رسوله صلى الله عليه وسلم. فَيَأْسَمُ بِسَبَبِهِمْ وَصَيِّحَ لَكَ الْجَميعَ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ. D'accord. Du livre de la Sunna. Ce qui le ferait endosser un péché par la cause seulement de ce de ce de cet athéode qui s'est mal, mal s'est trompé. et ils finiraient par tous périr, sans même s'en rendre compte. L'interlocuteur, et c'est mal exprimé, et l'auditeur, car il n'a pas compris ce qu'on lui a dit. « Al-fawa'id, ma yu'addi ila al-haram fa wa haram. » Ce qui amène à haram, devient haram. Mais ça, c'est pas dans l'absolu. Car, des fois, Les gens sont des mouanidounes. C'est eux qui refusent la chose. Donc, si toi tu as été clair quand tu as parlé, et que le sot-stim a refusé, et que le sot-stim a refusé, et que le sot-stim a refusé, ce n'est pas de tafout à ce moment-là. Ils disent, « Aqam talhoudja alihim, bilwadji shar'i, al-mafoum, al-wadih, thumma'anadu, fama'alik mishayi. » Donc, ce n'est pas de tafout à ce moment-là. Quand tu as des gens, ils veulent en faire trop, ils veulent tellement faire comprendre aux gens, Tu finisses pas à faire des concessions. Tu te dis non. Ce que tu as dit, c'est que tu as compris, assimilé. En fais pas trop. Si lui, il ne comprend pas, c'est si lui qui ne veut pas comprendre. D'accord Tu ne commences pas à vouloir faire des choses nouvelles, à rentrer dans la falsafah, ou des nouvelles techniques. Là, ce que tu as dit, c'était clair. Il l'a compris, mais il ne veut pas comprendre. Il l'a compris, mais lui ne veut pas comprendre. Donc toi, arrête-toi à ce moment-là. Ça a un yéen. Là, il y a un jour où tu as dit, c'est le nas Je n'ai pas permis de parler aux gens parce que l'horizon ne peuvent qu'on se voit. Dans le Coran, Allah Azawadjel, « La yukhati bu naiba illa bima yad nafham »« La salan al-jannah, jayat ashiyah, zukirat asma'uha, fil jannah » Plein de choses. Et pourtant, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Waqala Ibn Mas'ud, « Laysa, Si dounia et janna ila al-asma les choses donc on nous parle de janna en cette dounia la seule chose qu'on a ce sont les noms mais la réalité on la connaît pas كذلك اسماء صفات الله عز وجل on a des noms des nominations on comprend le sens mais pas le comment et le comment on ne pas le chercher arrête ah. de dire qu'il est une mam deux mam plutôt Le moment, on sait ce que ça veut dire. On sait quoi, une main. On sait quoi, demain. D'accord Lakin, heil na'alam al-kaifiyah, al-haqiqah, al-mada, kar Allah, l'isakamuslih ishay. Il n'y a rien qui est comme lui. Et quand on dit qu'Allah, il a deux mains, on sait ce que ça veut dire. Par contre, on ne va pas commencer à s'imaginer. On va se perdre. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, ça. Allah, parmi ses tifades, la colère. ça culain n'est pas la notre comme sifaat la force sa force n'est pas la notre comme sifaat al haya el vivant mais ça n'est pas la notre وهكذا tout ce qu'on a de commes sont les noms et le sens du nom est connu et le commence à réalité voilà wa rawa abd al razzaq an ma'mar an ibn an ibn tawusan abeehi an ibn abbas radi Allah anhu wa ان وراء رجلا انقضى لم... لما سمع حديث لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكاروا لذلك فقال ما فرقوا هؤلاء او قال ما فرق هؤلاء للذين يجدون رقه عند محكمه ويهلكون ويهلكون عند متشابهه الى ديك وابن عباس que il a vu un homme très sahir lorsqu'il a entendu un hadith d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos des attributs d'Allah comme voulant renier la chose Ibn Abbas il a dit mais compte ces gens là d'accord compte-il ces gens là à trouver, à s'apaiser lorsqu'ils entendent des versets clairs et à périr lorsqu'ils entendent des versets équivoques car les deux viennent d'une même source. Les deux viennent d'une même et seule source. On a des versets comme Allah Ta'ala, "Wa alladhi yunzala 'alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatun hunna ummu kitab wa kharun mutashabihat". C'est sur que tu descends sur le livre, il parmi lui, parmi ce livre, il y a des versets clairs qui sont les fondements du livre et d'autres des versets à équivoque, on appelle mutashabih. Donc chez les gens dans la jomra sunnah un verset équivoque on le renvoie à un verset qui est clair borcam on passe dire ma salat ar-rahman ala al-a'sh tawa q ta'sattbih bism rabbikal a'la les versets qui disent que allah est au-dessus au des cieux ils sont clairs et d'autres versets wa voilà, ma rakum in ma kuntum ilayhum soyez certains versets le tashabuh Donc toi tu dois prendre le verset qui est clair et non pas te guair avec le verset tashabou. Non. Ces 10 personnes de tashabou Tasha sont les gens de l'égarement. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens du zair et des gens de l'inhiraf. Ils vont mettre des choubois dans la tête des gens à pendant le verset tashabou. Comme par exemple le verset sur les gens du livre. Les versets clairs disent que les gens du livre ils ont mécru Et les mécréants des gens du livre mushrikins منفكين حتى تتيم البينة les gens du livre les mushrik ils ont mécru et d'autres gens viennent te voir avec des versets wallahi fi l'loge des gens du livre d'accord donc on fait quoi des versets wallahi il dit que tous les mécréants et l'explication cherche l'explication avant de venir avec des chebouhat les gens du livre wallahi fi l'loge sont les gens du livre qui par la suite ont cru à l'islam parce qu'ils leur parvenus déjà que des gens, gens du livre s'assera avec leur livre et leur prophète et lorsque l'islam est venu ils l'ont entendu ils y ont cru. Hadha mais ceux qui ont entendu puis ont refusé cela ce n'est pas ça. D'accord, cela ce n'est pas ça. Donc ne pas tromper les gens disant que les gens de Dieu sont nos frères sont des croyants. Là ce sont des croyants ceux qui croient leur livre vraiment et qui n'ont pas croire monsieur le en ce message de l'islam. Ah ou là. Par exemple ça c'est kafir fil abwad. D'accord, c'est kafir fil abwad. يقول في شرح كلماتي انتقض او انتفض انتفض اي ارتاعده يعني كيلى فرمي كما نقول فطلاج انتقض انتفض ساعف هذاي باقصد بلاقصد جمال لوطلا السينكارون لذلك اي سينكارون الحديث لحديث الصفات اما لان عقل او لا يحتمله او لكون يعتقد عدم صحته فانكره un philosophe qui a refusé ce hadith, c'est soit le fait que son sa raison ne l'a pas supporté ou alors qui évoque le hadith n'est pas authentique. Ma <métit> farqu haula bitakhif haula, aiman alladhi akhafa haula. Qu'est-ce qui fait peur à ces gens-là C'est notre hadith sur les sifat. Qu'est-ce que les effets Et avec tajdid al-ira, ma farqa haula aiman farqa haula bin al-haqq wal-baatil. Que ces gens-là du cinq point entre le vrai et le faux. Donc. Hureqatan 'inda mahkamatihi ay maylan wa qabulan lil-hukm. Bahu al-wadih. Asifuna bi-wasin ki yiklar. D'accord, ils s'en apu s'en apaisent, ils se rassurent, ils acceptent. Wayahlikuna 'an al-mutashabihi ay yunkiruna ma yatashabahu 'alayhim ma'nahu wa killa rajat al-shuyu'ub. Et les deux proviennent d'une même révélation. Donc, c'est à toi de trouver comment j'en entre les deux. Et cela, en demandant aux gens de science. Lorsqu'ils t'échappent. Ils sont tout de suite rejetés en bloc. Alors, c'est une chose qui est... La révélation qui est authentique et qui est vraie. Là, tu n'as pas le droit. Tu as demandé. On a plein de choses qui nous posent problème dans la religion. Des hadiths qui nous paraissent comme se contredire. Des versets qui paraissent comme se contredire. Là, dans le wahi, il n'y a pas de traduction. C'est que toi, tu as un problème que tu n'as pas compris. Et à ce moment-là, tu te demandes. Soit par manque de science, comme on a dit Jérôme Fémin, ou soit par euh, que tu cherches une chose mauvaise, ou soit alors que tu n'as pas assez fait d'efforts pour comprendre. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Mais le vrai est-ce que tu n'as pas fait d'efforts pour comprendre. La révélation ne contient aucune contradiction. Dans le Coran, il y a aucune contradiction. Et si un hadith te parle comme contredire le verset du Coran, c'est soit que tu n'as pas compris, soit le hadith peut-être n'est pas authentique. C'est possible. Ou alors tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Des, des fois, tu as ce qui est abrogé, la salane. Des fois, tu as ce qui n'est pas authentique. Ou des fois, tu as ce qui est spécifique, Alors à côté tu as un jugement général et ce hadith est venu pour donner un jugement spécifique qui sort du hadith du jugement général si tu l'apprends au soufiyr ou à caza. Mes explications. Bonjour. Bonjour. Quand Ibn Khuzaymah est tenu bi hadithayn, zahiru huma taqud ajma' baynahuma. On a pas deux hadiths qui en apparence se contredisent, moi <d> je <'étonne> je vais les joindre les deux. Donc ne pense pas qu'il peut être à rejeter mais demander. D'accord Demander en premier lieu. Après tu votes à des jugements, tu vois, c'est clair ça. C'est voir qu'il dès le début. Il a dit hadith sur le موضوع tout c'est c'est pas vrai. D'accord. Tu suggères direct. Tu suppose directement à des choses évidentes. D'accord Au fondement de la religion. Mais ah non, pas je demander. Tu dis ça met tout hadith cas à cas et son sens il contredit اصولاً de notre religion. Comment قالوا ضيع حديث موضوع وقالوا ضيعوا الحديث فيه كذا وكذا وكذا قال الشافعي اجمالا يعبلنا يعبلنا عبد الله بن عباس في هذا الاثار نرو رجلا قد ارتدع وفازع حينما سمع احاديث الصفات وان ابن عباس قد انقل علي هذا التغيير دونك انه عباس نوفم كيلفي ان امه avoir peur et blamer des hadiths qui concernaient attribut Ibn Abbas a blami Satan وسال عن ما افزع هؤلاء السنف من الناس فما الذي جعلهم يفرقون بين المحكم والمتشابه فيكبرون المحكم ويؤمنون به وينكرون المتشابه ويردونه دونك كاستي امسي جون لا à vouloir différencier dans la révélation ce qui est mourkham il l'accepte ce qui est clair il l'accepte ce qui tâchabou il le rejette directement tu vois à la manière d'ose le tout est la révélation yakul al fawaid wujub inkal al mumtakab biqatwa de réprimander ce qui est répréhensible fanyane wujub al iman bi asma' illah wa sifatihi qui est obligatoire de croire au nom d'Allah et ses attributs صار الانسان وجوب الايمان بالمحكم والمتشابه معا الكولبغاتور دو كووار ا سكي افكتيف اي كلير سكي اي اكيفوك سكي انت اكيفوك لي شاشي لا كومبون رابعا جواز ذكر نصوص الاسماء والصفات من الكتاب والسنه عند العوام عند عوام المسلمين خواصهم كي لي بامي دو سيتيل لي تيكست كي بار دي نو ياتريبو تيرا دو ليف دو لا سننه او كراس دي جون دو لا ماس اي او كراس دي جون قون دي خواواه سي لي جون كي اون دورين قول التولاب صلوا على ما لم يشهد الدعاه سكن connaissance que d'autres n'ont pas مناسبات الاطفال للباب والتوحيد اي السلعه والعوام ولاكم يفهمون دعوام لاكم يفهم يقول حيث دل دل الاثار على وجوب الإيمان بجميع اسماء الله وصفاته وذلك تحقيقا للتوحيد التوحيد الاسماء والصفات وسب يحص بخصوص اثار يبيان الت obligation d'avoir la foi en tout le nom de Allah en tout le nom de Allah, c'est les attributs et c'est là pour concrétiser le tawheed des noms et attributs, on doit y croire L'on dit Lama samiha ad koreish Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam yathkulu ar rahman ankaru zalika fanzalallahu fiyhim wa hum yakfiru nabir rahman Rasool Qoreish ou entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cité le nom ar rahman en ce qu'il fait la basmala الراحمن الرحيم إذن غفظوا نوع الرحمن زون اللہ نظروا کنے باسم اللہ لیکن دلاء اللہ عزاقه اللہ فاتحان نقصد نقصد دلاء ویدی اے امی خوا الراحمن يقول في شح الجمالي يقبلون يقبلون راوي لیاد الاثار أنو لما اراد النبي صلى الله صلى الله يذكور اسم الراحمن في وثقة السلح الهدائبية اعتراد قري والدعيه انهم لا يعرفون هذا الاسم وان الله سبحانه وتعالى انزل في شان هذه هذه القصه قالوا تعالى هم يكثرون بالرحمن وكله النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلح الصلح الحديبيه استبل فعل الحج وكرهتهم باولو انهم فعلنا اتفاقه بينه الى يقولون انما محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا يعرفون الرحمن mais on connaît Allah, on ne connaît pas Allah même. Ah. Donc, il l'a enlevé. Et, quand il a dit, il dit, Mohamed, Rasoul Allah, ils ont dit, si vous saviez que tu étais à M. Jallah, on ne t'aurait pas obligé de passer. On ne sait pas que tu étais à M. Jallah. Il a dit, Ali, enlève. Rasoul Allah. Ali n'a pas voulu l'enlever. Il a dit, qu'est-ce hey, que tu étais à Rasoul Allah Qu'est-ce que ça Il l'a demandé à Ali, où est l'endroit où il a mis son nom Il ne savait pas aller à écrire. C'est où Et l'a effac Est-ce que ce qu'il a fait, revient à dire qu'il ne l'est pas Là, il a voulu faire quoi Arriver à un accord, ça s'appelle un solf. Quitte à ce que tu te désives de certains droits, toi que ça n'amène pas à du haram. Il n'a pas dit, je ne suis pas juste, il en veut, de la feuille. Tu ne veux pas que je le mette, je ne le mets pas. On enlève le rahman, on enlève le rahman. Ça ne change rien. Aral le rahman, c'est le non sur la feuille, ça vous dérange, il y a un problème, on enlève, ce n'est pas un problème. Ça n'amène pas à haram. Il n'a pas de laisser une obligation. Donc citer la basmala au début c'est pas obligatoire. D'accord, c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, c'est par cela que Ibn Abbas a quitté les Khawarij. D'accord. Ça parce que Ali radi Allahu anhu il a dit "Composez-vous Ali Il a dit, il dit pas "l'émir des croyants". C'est dit pas "l'émir des croyants", c'est dire que le émir kafir. Donc dire "na mis sallallahu alayhi wa sallam", on veut enlever le mot rasoul Allah. C'est dire qu'il n'est pas Non. Et ben c'est pas, il a enlevé, ça veut dire qu'il n'est pas. ا ارد عليهم بهذا هذا الجهاز دونك الله عز وجل افدصهم سرسي pour les refuter d'accord قريش عطى السيفاي لا قريش سي ما بغاوا يعرفوا سي ما يفهموش المهم الرحمن صافي هذا سيك انه ما بغواش سي تو Mais, comme Comme le le le le le alayhi wa sallam, était là là, pour un accord accord. de de de faire le Et d'ailleurs, parmi l'accord qu'ils ont ont fait, ils ont dit «Tout Tout qui qui vient vient chez chez chez nous chez vous, tu le Tu tu homme toi, d'accord. Et de là, tu vois des gens ignorants qui se mettent à rendre les criants des pays d'islam car ils les renvoient, des musulmans. Ils les renvoient. Comme par exemple, c'est-à-dire si qu'on envoyait les chinois, ils les ont renvoyés en Chine. Ils ont commencé à critiquer et à assister l'Arabie saoudite pour ça. On vous dit, parce qu'il y a eu un accord entre l'Arabie saoudite et la Chine. L'Arabie saoudite a renvoyé des musulmans. Vous allez dire quoi sur lui à ce moment-là s'il y a eu un accord qui a été fait, qu'il y a une masleha plus grande, d'accord Nous, ça fait de la peine que les mosques ont envoyé. Mais s'il y a eu un accord qui a été fait, pour un intérêt plus grand encore derrière, alors ils l'appliquent. Par contre, cet accord n'a pas été valable pour la femme. D'accord Lorsqu'une femme est venue auprès d'une amie de Mohajirat, Koresh, on dit, tu dois l'envoyer, on a un accord. Elle a dit, là, l'accord, c'est pour les hommes. Pas pour les femmes. Ils ont dit, les... sont venus par le monté il a dit là c'est là qu'allah te dit son ya ayu an nabiyyu wath jaaka bunat muhajirat aw wath jaaka almu'minat yubayyanaka la yushrikum billahi shay'an wa la yastaknu wa la yuznina alayat d'accord si elles te viennent et te portent à l'égence kadhalika ya ayu alladhina amanu wath jaakum bunat muhajirat fahamt كذلك اذا هم بصوفنا ننزل على سرعتك si vous viennent pour que migrer les croyantes Ne la renvoyez pas aux koufars. Et là, ce moment-là, Kouraïch, on voulait insister, Nabi Salaam, elle était catégorique, là. Et ce verset est venu pour prouver que la femme ou Hajirat peut venir sans mahram pour Hajirat, tellement c'est une chose qui est importante. Et elle, on ne la renvoie pas aux koufars. Elle n'est pas d'accord. Elle reste. Donc de là, si hein, les muslims la renvoient aux koufars, là, ils auront fait une transgression. Mais est-ce que c'est du koufre الرفض سنعصيه سنعصيه يقول الكلمه يقول الفوائد اثبات اسم الرحمن متضمن صفه الرحمن او الرحمان توافقا دونك لا افهم لون دو الرحبن qui lui renferme la tribu de la Bahma ثانيا ان من انكر اشيا من اسماء الله وصفاته فهو من الهالكين الكافرين ceux qui refusent quelque chose des noms d'Allah ses attributs est parmi les perdants في قاميل مكران مناسبات الاثار الباب التوحيد حيث دل الاثار على كفر من انكر شيئا من اسماء الله وصفاته لان ذلك ينافي توحيد الاسماء والصفات donc il y a des cert que par exemple les jahmiya comme nous parlera eux ils refusent tout tout le nom tout leur <tot> <tot> <tot> Tu as les montages là tu ne reconnais qu'une partie Et tu allez est allez as les ashaira euh, qui les interprètent D'accord pas à Casa pas mieux le Ksar pas mieux Mutadiah Et ça sera plus tard dans le coup de arcade inshallah. Ma فهمها لا. Filaana wa khidma inshallah.